Bonsoir et bienvenue à notre programme d'aujourd'hui. J'ai au micro avec moi notre gentille compagne Alba Marina Robles qui me tiendra c o m p a g n i e durant tout le voyage. Le programme d'aujourd'hui sera très achalandé car nous avons toute une pléiade d'artistes avec nous dans le train d'aujourd'hui. Nous avons chanteurs, chanteuses de t o u t c a l i b r e Que Gilbert Beko,Francis ca Clerc,Jeanette Cab Cabrel,Julien ご視聴ありがとうございました。 Somos los únicos en presentar un tal programa que realmente sale de lo ordinario. Sin perder más tiempo, e m p e z a r e m o s con el de hoy, con un cantante que no necesita introducción y se llama Gilbert Becca. Y él cantará para ustedes una melodía que se titula Le jour où la pluie vendrá. La pluie viendra, nous serons, toi et moi, les plus riches du monde, les plus riches du monde. Les arbres pleurants de joie offriront dans leurs bras les plus beaux. d o les plus b a u x fruits du monde, ce, ce jour-là. La triste, triste t e r e rouge craque, craque l'infini et les branches nues où rien ne bouge se g o r g e de pluie, de pluie, et le blé, le blé, roulera par vagues. Fond des greniers endormis et j e t e n roule, roule raide bague s et de collier s joli, s joli. s o Et le jour où la pluie viendra, nous serons, toi et moi, les plus riches du monde, les plus riches du monde. Les arbres pleurants de joie offriront、oh, dans leurs bras les plus beaux fruits du monde.、Oh, les plus beaux fruits du monde. Ce jour-là, ce jour-là. Continuez dans le train qui roule tout doucement sans faire de bruit et qui nous permet de traverser le temps de la chanson tranquillement. Nous demanderons à Claude Barzotti de nous faire l'honneur de nous chanter Ça pleure aussi un homme. でも、よく見ると、よく見ると、よく見る e よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見 A perdre l h o n e à s e l a s s e r A faire l'amour d e r r i è r la scène Sur le velours Des fumigènes Sa fleur aussi énorme Comme sa fleur un chanteur ステージは、このように見えます。ステージは、こす。ステージ à Devenir fou et quand bien même tourne n t les v e n t s change n t le ciel, les sentiments, et l'essentiel c'est provisoire, on le dit toujours, et malgré tout. 最高の時点で、最高の時点で、最高 So fleur a sienna, come so fleur a chanteur. He se maquille de bonheur, pour que changent les couleurs. So fleur a sienna. Y para seguir con todos estos artistas que tenemos con nosotros, dans le train de la musique, le toca a Claude François de Monter sur la scène para interpretar para ustedes una preciosa melodía que se titula. Ça s'en va et ça r e v i e n La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. À ce moment très précis où tu m'as dit je vais partir. Et puis tu es parti, j'ai cherché le repos. J'ai vécu comme un robot, mais aucune autre n'est venue remonter ma vie. Là où tu vas, tu entendras, j'en suis sûr, dans d'autres voix qui rassurent mes mots d'amour. Tu te prendras au jeu des passions, conjure. s Mais tu verras d'aventure le grand amour. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient. Ça se retient comme une chanson populaire. L'amour, c'est comme un refrain. Ça vous glisse entre eux. s ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Ça vous fait un cœur tout neuf, ça vous accroche des ailes blanches dans le dos. Ça vous fait marcher sur des nuages et ça vous poursuit en amour. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit lien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Toi et moi, amoureux, autant ne plus y penser. On s'était plus à y croire, mais c'est déjà une vieille histoire. Ta vie n'est plus ma vie. Je promène ma souffrance de notre chambre au salon. Je vais, je viens, je tourne en rond dans mon silence. Je crois entendre ta voix tout comme un murmure qui me disait, je t'assure. Le grand amour, s e n t i à temps, viendra pour toi, j'en suis sûr, il guérira tes blessures. Le grand amour, ça s'en va et ça revient, se fait d e tout petit r i e n Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour, c'est comme un refrain, ça b o u g e e n t r e les m a i n s ピューッと見るだけでなくてもいいですよ。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 e l l e est tellement jolie, tellement jolie que je n o s e l'aimer. Elle était si jolie que je ne peux l'oublier. Oui, ça, c'est de la poésie, hein? Oui, elle était si jolie. C'est le titre de la chanson que vous allez écouter maintenant. She was a little girl. s n e was a l i t e l e g r l She was a little girl. She was a little girl. She was a little girl. レメンツと一緒にいる。 オーディショ 私た、si、l は私たちの家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族 Preciosa, preciosa, preciosa. Sí, es el título de la canción de l Claude François que nos dice que y a son. マスクレ e ジャー s ケイジ u ー e ケイジャーズ e イジ e ー i ケイジャーズケイジャー b e l l ャーズケイジャ l a ケイジャーズケイジャーズケイジャーズケイジャーズケイジャーズケイジ e ーズケイジャーズケイジャーズケイジャーズケイジャーズケイジャーズケイジャーズケイジャーズケイジャーズケイジャーズケイジャーズケイジ o i ズケイジャーズケイジャーズケイジャーズケイジャー s ケイジャーズケイジャーズケイジャーズ e l l ャーズケイジャーズケイジャー l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 Dans ces moments, tu te souviendras que ton vieux père disait Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront f o u de joie, f o u de douleur, mais crois-moi plus f o u d e l l e d e l l e d e l l e de jour en jour. Un jour enfin, tu la verras, tu ne peux pas te tromper.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 Tu lui diras en l'embrassant, tu es belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Je ne suis qu'une chanson, nous dit Ginette Renault. En nous chantant que ce soir, quel. Qu'elle n'a pas été épargnée, car elle raconte toute sa vie et découvre toute sa pudeur. Je ne suis qu'une chanson, nous dit Ginette r e n a u l avec sa belle voix. La pudeur en moi n'existe pas. Ce soir, au rythme de mes fantaisies, je vous ai fait partager ma vie. 「なるほど」 ごはん、ごはん、ごはん、 ただいま。 Thank you! Adiós y que seas feliz. Tú que no has podido amarme como yo te amo. Tú que nunca has podido esperarme. Tú porque tú porque he llorado tanto. Toi, adieu y sé feliz. Adieu, sois heureuse. Sí,、oui, es el título de la canción. Es una canción preciosa que hablas de, un, de una separación. <coughs> Qu'on soit mente qu'on soit mort, est réellement intéressante. Adieu, sois heureuse, c'est le titre de la chanson. ジェット La vie es belle, le moné bu, le l moné bu. <risa> e l sif di un fil, di un garçon, pu la vie soit belle. Y con esta canción iremos a corte para regresar dentro de un momento. Por favor, resté avec nous, ok? Merci. もう一度、私たちは良いです。 Car il suffit d'une fille et d'un garçon pour qu'ils jouent avec la terre, pour qu'ils roulent avec la terre, pour qu'ils jonglent avec la terre comme avec un ballon. Ballon oh oh oh. Regarde ça ces nuages tout blancs, écoute ça tous ces rires d'enfants, amuse-toi à courir dans le vent. し、し、し、し、l し、もし、も e もし、もし、も i もし、も i s し、もし、し、し、もし、もし、もし、もし、もし、bon bon bon bon bon bon. m a もし、もし、もし、もし、も e もし、も e も l もし、も l a し、も ne le prenez pas sur ce ton quand je し、i し、もし、もし、もし、もし、もし、もし、e し、もし、e し、もし、e し、もし、も l d し、もし、もし、もし、もし、n e もし、もし、もし、し、もし、もし、is もし、a し、もし、もし、l し、e し、もし、もし、もし、もし、もし、もし、もし、is も o n し、もし、もし、もし、もし、 パロン